secret et un mystère pour tous les sens. Pour mettre en ordre le chaos de la nuit pour accueillir une journée de plus et être prêt à la vie. Et mettre en lumière le merveilleux fait que chaque être humain a un profond secret et un mystère pour tous les autres. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne à veiller sur ce secret. Dans ce cas, peut-être que deux êtres humains peuvent vraiment se connaître. Les êtres humains peuvent vraiment se connaître.